hadhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri fi muhdathatiha wa kull muhdithiha li ikhwati al-kiram notre rencontre aujourd'hui inchallah ta'ala aura pour objectif d'exposer la position de l'imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari et de l'imam Muslim ta'ala sur les questions liées à, à l'Islam, sur la définition de l'Islam et la définition d'Al-Iman. L'objectif du cours d'aujourd'hui est tout d'abord bien sûr d'exposer la réalité de l'Islam. Premièrement, la réalité de l'Iman, y a-t-il une réelle différence entre les deux Et à la suite de ça, d'en arriver à une conclusion pour certaines questions que nous avions vues auparavant, en particulier... Euh, sur la question de euh, l'exagération dans le takfir donc aussi bien ici le but est d'exposer la réalité de l'islam et la réalité de l'iman et prouver que ceux qui voient et par l'ignorance aujourd'hui quant au shirk al-akbar et considèrent musulmans non sont, sont dans l'erreur et se sont trompés et en réalité rejoignent la l'aqida des mordia sur certains points ça c'est une première des choses Et deuxièmement, de montrer l'autre extrême, qui est l'exagération dans le takfir, et à travers la, la position al Islam sur ceux qui s'opposèrent à cette question-là, savoir Al-Jahmi, Al-Murdiya et d'autres. Inch'Allah, inshaAllah, tout va devenir plus clair après l'exposé. Donc, euh, ceci est tiré, c est cet exposé ou c est, c est, cet exposé est tiré de du livre Wasiyatul Qaman du cheikh Abdul Majid Abou Donc le cheikh Dipash 14 dans la وصيه Il dit en raison de ce qui de cette corrélation, de ce lien permanent, c'est-à-dire après avoir site l'iman et l'islam. Donc ça on y reviendra par après inchallah, même si on fait pas les choses dans l'ordre, mais on y reviendra par après à savoir que l'Iman et l'Islam, il y a une corrélation, une relation, un lien permanent entre les deux. Donc, après avoir exposé cela, et ça on va y revenir, inshallah par après, il dit « En raison de cette corrélation, en raison de cette corrélation, ce lien permanent entre l'Islam et l'Iman, l'Imam al-Bukhari, rahimahullah, a établi un chapitre dans son recueil authentique, al-Sahih al-Bukhari, sur le sujet. Il a établi un chapitre sur le sujet, Dont le titre est Manqala an al Iman al al amal. Ceux qui ont dit la foi désigne la pratique. Il y défini, donc l'imam Bukhari est défini dans ce chapitre, al-Iman, par l'Islam. Il a défini l'Iman par l'Islam. donc ça c'est la c'est la cinquième, c'est la septième. C'est le septième point, ou c'est la septième. Voie tout ceci bien sûr est lié à d'autres d'autres propos qui ont été tenus qui ont été tenus avant et si vous les aviez eu vous auriez compris qu'est ce qu'il veut dire par le septième mois mais quoi qu'il en soit nous on va le but aujourd'hui est juste de reprendre une partie du livre et de l'exposer donc on va on va rester sur le sujet donc il dit من قال أن الايمان هو العمل عرف في الايمان بالإسلام وهذا هو الوجه السابع يقول القسطلاني رحمه الله تعالى ثم استفي في في في في ارشاد الساري الى صحيح البخاري دونك الامام القسطلاني de سويون في لو شرح Il صحيح البخاري livre bukhari شرح البخاري كيلو صحيح 148 يقول ثم استذل المؤلف يعني البخاري على مذهبه بقوله تعالى مذهبه أي أن الإسلام أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو المؤلف يعني البخاري على مذهبه بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام أي غير التوحيد والانقياد لحكم الله تعالى دينا فلن يقبل منه وهذا جواب شر جواب شرط جواب الشرط جهدا ال الدل الدلالة على ترااد فيهما أييترااد في الإيمان والإسلام. أن الإيمان لو كان غير الإسلام لما كان مقبولا فتعين أي يكون أي الإيمان. هو عين أي يكون أي الإيمان عينه أي عين الإسلام la foi Donc l'imam al bukhari Est imman. et l'Iman, et l'Iman, c'est l'Islam. Il n'y a aucune différence entre les deux. L'Iman, la foi, c'est l'Islam, et l'Islam, c'est la foi. Donc, puis l'auteur Al-Bukhari, argumente pour affirmer la validité de son avis par la parole d'Allah Ta'ala. Uh, et quiconque cherche et veut autre que l'Islam, c'est-à-dire quiconque, quiconque cherche et veut autre que le tawhid et la soumission au jugement d'Allah quiconque souhaite, quiconque cherche et veut autre que le tawhid et la soumission au jugement d'Allah Ta'ala فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْ نعم وَمَيْيَبْتَرِيْرَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا donc quiconque cherche et veut autre que le tawhid, la soumission, l'inqiyad au jugement d'Allah Ta'ala comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui. Cette partie de la phrase est ce qu'on appelle ce qu'on appelle les grammairiens Jawa Abou de vue grammaticale. Puis le, le, le shirk continue, c'est-à-dire l'imam al pastalani il dit l'argument dans ce verset qui prouve que l'islam et l'iman sont des synonymes, et que, et que si la foi à l'iman était différente de l'islam, si la foi à l'iman, c'était autre chose que l'islam, il n'aurait pas été accepté. Parce qu'Allah Ta'ala dit, parce qu'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit Il dit, il dit Et quiconque veut autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui. Donc si la foi n'était pas, pas un synonyme de l'islam, donc si la foi l'iman était différente de l'islam, elle n'aurait pas été acceptée. Pourquoi Parce qu'Allah n'accepte rien d'autre que l'islam. Donc si la foi n'était pas l'islam, elle n'aurait pas été acceptée. Il est donc obligatoire que l'iman soit l'islam. Il est donc obligatoire que l'iman soit l'islam. Car la foi l'iman... Désigne désigne la foi, c'est quoi? C'est le din. C'est la religion. Et le din, la religion est quoi? L'islam. La preuve est la parole d'Allah Ta'ala. In-dina Dallahi Al-Islam. Certes, la religion près d'Allah est l'Islam. Nous en concluons donc que l'iman, que la foi n'est autre que l'islam. Nous en concluons donc que l'imam, la foi, n'est autre que l'islam. Je répète, Inch'Allah, l'argumentation de l'imam Al-Kastalani, afin qu'elle devienne un peu plus claire. Je donc il dit, Rahimahullah, puis l'auteur Al-Bukhari, argumente pour affirmer la validité de son avis. Quel est l'avis de l'imam Al-Bukhari C'est que l'islam est un synonyme de l'iman, et qu'il n'y a pas de différence entre l'iman et l'islam. Donc, plus l'auteur argumente, c'est-à-dire l'imam Bukhari argumente pour affirmer la validité de son avis par la parole d'Allah Ta'ala. al Islam, Et quiconque cherche que le tawhid et la soumission à l'inqiyad au jugement d'Allah Ta'ala, دِيِّنَنْ Comme religion, donc celui qui cherche autre que le tawhid et la soumission au jugement d'Allah comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui dit non et cette partie de la phrase elle ne sera pas acceptée de lui comme elle ne sera pas acceptée de lui est ce qu'appellent les grammairiens shart la réponse à une condition l'argument donc ça c'était juste une petite une analyse grammaticale entre parenthèses l'argument dans ce verset qui prouve que l'islam et l'iman sont synonymes est le suivant écoutez bien si la foi l'iman était différente de l'islam Qu'est-ce qui, qu qui en adviendrait si l'Iman, si, si la foi, était différente de l'islam? Il, il il, il euh, en adviendrait que il n'aurait pas été accepté l'Iman. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit qu'il n'accepte que l'islam. Wa man et quiconque cherche et veut foi n'était pas l'islam ou n'était pas un, inoc... un synonyme de l'islam, elle n'aurait pas été acceptée. Donc, si la foi l'Iman était différente de l'islam, il n'aurait pas été accepté. Il est donc obligatoire que l'Iman, la foi, soit, soit l'Islam. Car la foi, l'Iman, désigne et est la religion, le din. La foi, c'est ça le Elle L'Iman, c'est ça le din, c'est ça la religion. Et le din, la religion, n'est autre que l'Islam. La preuve est la parole d'Allah Ta'ala, « Inna dina al-Islam. Al Inna dina al-Islam. Al Certes, la religion près d'Allah est L'islam, certes la religion d'Allah n'est que l'islam. Nous en concluons donc que l'iman, la foi, n'est autre que l'islam. Nous en concluons donc que la foi n'est autre que l'islam. Est-ce que tout le monde a compris? <rire> Il y a un passage une parole d'Ibn Taymiyyah que j'ai passé qu'on qu va qu'on va qu va pas voir inchallah on va passer tout de suite à l'autre parole d'Ibn Taymiyyah que le cheikh mentionne. Il dit et dit le cheikh d'Islam, dit le cheikh d'Islam Ibn Taymiyyah في كتاب الإيمان donc Ibn Taymiyyah rahimahoullah cheikh d'Islam dit dans son livre Kitab al-Iman page 200 euh, 277 قال وقد ذكر الخطابي في شرح البخاري كلاما يقتضي تلازمهما مع اقتران اسميهما وذكره البغاوي في شرح السنة فقال قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد وليس ذلك لأن التصديق أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين وجماعها الدين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم والتصديق والعمل يتناولهما يتناول يتناول اسم الإسلام والإيمان جميعا يدل عليه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ورضيت, ورضيت, ورضيت, لكم الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فتبين فبين أن الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى ويقبله من عباده هو الإسلام هو الإسلام ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول كلامه الله تعالى شيخ ابن رحمه الله الخطابي qui est l'un de ceux qui un des plus grands savants de cette oumma qui a fait aussi le commentaire de Sahih al-Bukhari dans le de Sahih al-Bukhari a tenu des propos qui implique la corrélation entre la foi et l'islam lorsqu'ils sont si lorsque les Lorsque les deux noms sont cités sont cités ensemble. Qu'est-ce que l'on veut dire par la corrélation at C'est-à-dire que lorsque lorsque l'iman est cité dans un dans, dans lorsque l'iman lorsque est cité dans un même contexte avec l'islam, al a un sens particulier et l'islam a un sens particulier. Mais chacun implique l'autre. Chacun implique l'autre. Je vous donne un exemple. Et ça, ça va venir après, Inch'Allah. Lorsque Jibrilah a Sahih Muslim, et qu'il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Muhammad, mal l'islam, qu'est-ce que l'islam ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a défini l'islam comme étant « La shahada, an ta shahada, an la ilayi l'Allah, anna Muhammad al-Rasulullah » sallallahu alayhi sallam que tu témoignes que nul n'est digne d'adoration dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager que tu accomplisses la prière que tu donnes la zakat que tu donnes le Ramadan et que tu accomplisses le hajj à la maison à la demeure sacrée taïb puis il lui a dit sadaqt tu es véridique ala Taïb. est-ce que vous avez du son d'accord Donc, Omar, anh, il dit, nous étions étonnés. Il le questionne, puis il l'approuvait. Puis, Jibril, alayhi salam lui a dit, « Ya Muhammad, a anil iman. »« Ya Muhammad, a moi au aussi de la foi. » Le prophète, sallallahu alayhi sallam, lui a dit, « tout tu'mina billah. » La foi consiste à croire en Allah. « Wa malikatihi wa koum. »« Et en ces messagers. « Wa liyomil Et au jour dernier. « Wa an tu'mina billah. »« Khairihi wa charri. »« Et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. » Tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais Donc ici, on voit que le, lorsque le terme islam, lorsque l'iman et l'islam ont été cités dans un même contexte, donc leurs deux noms ont été cités dans un même contexte. Dans ce cas-là, il y a un talazum, il y a une corrélation, c'est-à-dire que l'islam, la foi, que l'islam, c'est clair que c'est le témoignage que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, et que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, d'accomplir la salat, d'acquitter de la zakat, de jeûner le mois de les deux, d'accomplir le hajj. Mais ceci, c'est des actes en apparence. Mais donc l'islam a été défini comme étant des actes apparents. Mais il n'y a pas de doute que ceci implique des, une croyance dans le cœur. Ça implique de croire en Allah au jour dernier. Donc même si le terme islam a, défini, a été défini simplement... Par les actes en apparence, il n'y a pas de doute que ces actes en apparence ne peuvent être acceptés que par une croyance intérieure. Donc il y a un tel ou il y a une corrélation entre les deux. Et de même pour la, la croyance intérieure. La foi, c'est quoi C'est de croire en Allah au jour dernier, de croire en Allah au jour dernier, aux, aux, de croire en Allah aux anges, aux, aux, aux, aux, aux, aux, aux livres révélés. Aux, au messager, au jour dernier, au destin bon et mauvais. Mais il n'y a pas de doute que cette croyance intérieure, à elle seule, n'est pas suffisante. Elle doit absolument être suivie du témoignage de foi, de la salat, et ainsi de suite. Donc, le terme « iman implique « il estelzim »« il estelzim »« il estelzim »« il il il implique la soumission extérieure » Donc c'est ce qu'il a voulu dire par cette implication entre les deux. Quoi qu'il en soit, Shallah on va continuer. J'espère que ça va s'éclaircir. Papa, dans le char a tenu des propos qui impliquent la corrélation et le lien permanent, le lien entre la foi et l'islam lorsqu'ils sont si, lorsque les deux noms sont cités ensemble dans un même contexte. Al-Barawi, rahimahullah, a cité ce point dans Sharh Sunnah et il a dit Le Prophète, sallallahu wa sallam, a fait de l'islam un nom qui désigne les actes apparents. T'aïe. Ça, retenez-le. Donc le prophète alayhi wa sallam, a fait de l'islam un nom qui désigne des actes apparents. Les actes apparents. Retenez-le. Et de, il a fait de l'iman, de la foi, un nom qui désigne les convictions intérieures, les croyances intérieures. Donc il a fait de l'iman un nom qui désigne les causes les convictions et les croyances intérieures. Non pas parce que les actes ne font pas partie de l'Iman, ou que le tasdriq, l'approbation du cœur, ne fait pas partie de l'Islam, mais ceci d'un ensemble, d'un ensemble, qui ne représente qu'une seule et même chose, et dont l'essentiel, c'est-à-dire dont le point, « Wajimarnam » Et ce qui réunit ces deux points-là, donc ce qui réunit ces deux points-là, à savoir les convictions intérieures et la pratique extérieure, qu'est-ce que c'est C'est le dîn. Et c'est pourquoi le prophète صلى alayhi wa sallam, a dit :« Cet homme est Jibril qui est venu afin de vous enseigner votre dîn. Cet homme est Jibril qui est venu afin de vous enseigner votre dîn. » Donc le dîn, c'est un ensemble de, im, de croyances intérieures et de pratiques extérieures. C'est bien compris. Et aussi bien le, tasdik, à, que le tasdik, à dire c'est-à-dire l'approbation intérieure et la soumission du cœur aussi chez les salaf, c'est ça qu'il voulait dire par le dire Et aussi bien le dire que l'apprenait par le nom islam. Donc l'islam c'est aussi bien la croyance intérieure, la soumission intérieure que la pratique extérieure. Et elle imène en même temps, elle imène c'est aussi bien la croyance intérieure, la soumission intérieure que la pratique extérieure. La parole d'Allah Ta'ala. Vien affirmé prouve ce point-là. Allah ta'ala dit Certes, le din auprès d'Allah n'est autre que l'islam. Et Allah ta'ala dit wa radhi, wa radhi Et j'agraie l'islam pour vous comme din, comme religion. Et j'agraie l'islam pour vous comme din, et j'agraie l'islam pour vous comme din, c'est-à-dire comme religion. Et la parole d'Allah azza wa jen وَمَنْ يَبْتَ عِغَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا la judea iubala wa huwa fil-a-khirati khasirin Et quiconque veut une autre religion autre que l'Islam comme din et comme religion, ce ne sera pas accepté de lui. Ce ne sera pas accepté de lui. Il exposa, il montre din qu'il agrăt et dont il est satisfait subhanahu wa ta'ala et qu'il accepte, et le din qu'Allah accepte de ses serviteurs est l'Islam. Ce dîn-là, qu'est-ce que c'est C'est l'islam. Et le dîn ne peut être en mesure d'être accepté et agréé et, et le dîn, c'est trop lit, le dîn ne peut être en mesure d'être accepté et agréé qu'en qu y ajoutant le tasdik, qu'en qu ajoutant le tasdik à la pratique apparente. Et le dîn ne peut être en mesure d'être accepté et agréé qu'en ajoutant, qu'en ajoutant, le tausdir, c'est-à-dire l'approbation intérieure et la soumission intérieure du cœur et l'amour du cœur et la connaissance du cœur à la pratique apparente. Donc, bien que l'islam, à la base, il indique des, des actes apparents, c les actes apparents ne peuvent être acceptés que par une croyance intérieure et une soumission intérieure. Donc, cette croyance et cette soumission rentrent dans le terme, dans la définition. Après avoir vu ces deux, ces, ces, ce, ce point-là, et partant du principe que l'islam désigne le tawhid de l'adoration ça retenait le bien en partant du principe que l'islam désigne Tawhid ou l'ibada le tawhid de, dans l'adoration et que l'iman n'est autre que l'islam et que l'iman comme on l'a vu n'est autre que l'islam Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam définir et ont défini l'iman la foi et la croyance par le tawhid dans l'adoration, tawhid ul-ibadah, tawhid Et c'est ce, ce, ce qui nous amène au huitième point de notre argumentation. Et là, justement, on va y venir, Inshallah. ta'ala. Est-ce que vous avez compris jusque-là Je répète juste cette dernière phrase. Et dès lors que l'islam est partant du principe que l'islam, comme on l'a vu auparavant, que... partant du principe que l'islam, et que l'iman n'est autre que l'islam Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam on définit l'iman la foi par le tawhid dans l'adoration et c'est ce qui nous amène au huitième point de no dans notre argumentation et incha'Allah on, on, va, on va suivre je vais simplement laisser une pause de deux minutes pour que vous méditiez sur ce qui a précédé pour qu'on puisse continuer taala car l'objectif est de bien cerner pas d'entendre un ensemble d'informations tout en étant perdu Barakallahu alaykum. Deux minutes, incha'Allah, et on recontinue. Donc, essayez de discuter entre vous, voir est-ce que tout le monde a compris. S'il y a une problématique, dites-le maintenant, afin que on puisse l'expliquer ou que, même s'il y a d'autres personnes qui peuvent vous l'expliquer, qui ont bien compris, et, et euh, qu'on puisse continuer, Ta'ala sur deux minutes. Barakallahu alaykum. Et on reprend d'ici deux minutes, incha'Allah, voire cinq minutes. Barakallahu alaykum. Assalamu وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم ف إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخولي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فعبادة الله وحده هي ألوهية الله وحده وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى والآية ربطت بين العبادة والألوهية وبين الإيمان Donc Allah Ta'ala nous dit dans surat Yassin Dans la traduction approximative Et du bout de la ville Un homme vint en toute hâte Et il dit Oh mon peuple Oh mon peuple suivez les messagers Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire Et qui sont sur la bonne voie Et corrigez à ne pas adorer Celui qui m'a créé Et c'est vers lui que vous serez ramené Prendrai-je en dehors de lui des divinités, si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien, ne me servira à rien, et ils ne me, ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident, c'est-à-dire si je viens à faire ça. Mais je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. Alors il lui dit Entre au paradis. Il dit Ah si seulement mon peuple savait, en raison de ce que de quoi en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et m'a placé au nombre des, des honorés. Et m'a placé au nombre des honorés. Ici, se termine le verset. est juste, euh, donc, euh, je vais juste attirer votre, votre attention sur certains points. Parce que dans le livre, il y a des points qui sont soulignés, qui sont plus qu'importants. Donc, le premier point est que cet homme a dit Cet homme a dit à ah, et corège à ne pas adorer à ne pas adorer celui qui m'a créé c'est vers lui que vous serez ramené puis il a dit donc regardez bien il a dit pour à ne pas adorer celui qui m'a créé corège à ne pas adorer celui qui m'a créé et c'est vers lui que vous serez ramené puis juste après il dit: prendrais Prendrai-je en dehors de lui des divinités »« Prendrai-je en dehors de lui des divinités ?» Puis, juste après, il dit « Prendrai-je en dehors de lui ?»« Leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. »« Ils ne me sauveront pas. » Puis, à la suite de ça, il dit « euh, Mais je crois en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. » parrabikum fasma'un Le cheikh il dit à la suite de ça L'adoration exclusive d'Allah désigne donc la divinité exclusive d'Allah L'adoration exclusive d'Allah désigne donc la divinité et la reconnaissance de la divinité exclusive d'Allah Pourquoi parce qu'il cet homme il a dit quoi Il a dit, وَمَا لِيَا لَا Wa Et courage à ne pas adorer celui qui m'a créé et c'est vers lui que vous serez ramené. Juste après, il a dit, أَعَتَّخِذُ Est-ce que je vais prendre, prendrai-je en dehors de lui des divinités Donc, l'adoration exclusive, la divinité exclusive d'Allah. C'est-à-dire la reconnaissance d'une seule et unique divinité. Et adorer autre qu'Allah signifie automatiquement prendre une autre divinité qu'Allah. Méditez sur le verset. Méditez sur le verset. Corrais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé et alors que c'est vers lui que vous serez ramené. Est-ce que prendrais je prendrai en dehors de lui des divinités Donc, c'est-à-dire, si... J'adore Allah seul, je n'aurais pris comme divinité qu'Allah seul et j'aurais reconnu la divinité d'Allah seul et j'aurais reconnu que le, que, la, que le seul Dieu qui, le seul Dieu qui est digne d'adoration, c'est Allah seul. Mais si j'adore autre qu'Allah, à ce moment-là j'aurais pris d'autres divinités qu'Allah et j'aurais reconnu la divinité qu'Allah. Donc reconnaître la divinité de d'autres qu'Allah n'est pas simplement de dire je reconnais un autre Dieu qu'Allah. Non. celui qui a unité de d'autres qu'Allah celui qui a d'autres qu'Allah a forcément pris un autre dieu qu'Allah celui qui a d'autres qu'Allah n'a pas unifié Allah et vous allez le voir avec les hadiths qui vont être mentionnés par après et subhanallah et l'azim vous allez voir la grandeur de ces imams Qui, qui se sont efforcés de rassembler les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les différentes variantes de ces hadiths et vous allez voir l'importance des différentes variantes parce que jusque là il se peut qu'on n'ait pas encore remarqué pourquoi un seul imam l'imam musulman d'un seul hadith il va rapporter quatre variantes c'est à dire quatre chaînes de transmission différentes pour un mot qui a changé jusque là il se peut qu'on comprenne pas pourquoi l'imam musulman s'est tenu autant de mal à faire ce travail là mais lorsque vous allez voir ce qui va venir inshallah lorsque vous allez voir ça vous allez comprendre la grandeur de ce travail là et les les effets fructueux qui laisse derrière lui donc le désigne donc la divinité exclusive d'Allah qui représente Donc la divinité exclusive d'Allah et l'adoration exclusive d'Allah qui représentent, qui représente la foi, elle imène la foi et croyance en Allah, wa ta'ala. La foi et la croyance en Allah, Allah qu'est-ce que c'est C'est l'adoration d'Allah exclusive et la divinité exclusive d'Allah. Et le verset forme un lien et lie entre l'adoration et la divinité d'un côté et courage à ne pas adorer celui qui m'a créé alors, et alors que c'est vers lui que vous allez retourner et prendrai-je en dehors de lui des divinités prendrais je en dehors de lui des divinités, de lui des divinités donc nous avons ça d'un côté donc le verset formalien est lié entre l'adoration et la divinité C'est-à-dire entre l'adoration d'Allah seul et, et donc d'un côté et de l'autre côté entre la croyance et la foi en Allah, en Allah comme seul Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit juste après? Il a dit quoi juste après? Il a dit mais je crois. Croire en votre Seigneur, écoutez-moi donc. Donc, qu'est-ce que la foi en, en, en Allah ta'ala comme Seigneur Que signifie croire en Allah comme Seigneur Croire en Allah comme Seigneur, c'est de croire qu'il est, c'est de n'adorer que lui et de ne prendre, de ne reconnaître la divinité de nul autre en dehors d'Allah. Donc, donc, adorer Allah seul, adorer Allah seul et prendre comme dit, avoir, euh, non. Et reconnaître la divinité d'Allah seul, c'est une chose qui ne se détache pas l'une de l'autre. Donc celui qui adore Allah seul a forcément reconnu la, la divinité d'Allah seul. Celui qui adore Allah a forcément reconnu ça d'un côté et entre le fait de reconnaître, entre la croyance et la foi en Allah seul comme Seigneur. Donc celui qui adore Allah seul a forcément a reconnu la divinité d'Allah seul. Et, et celui qui aura réalisé ça aura cru en Allah seul. Il aura cru qu'Allah est le seul Seigneur. Mais celui qui adore qu'Allah, celui qui adore qu'Allah et qui par conséquent a reconnu la divinité d'Allah, n'aura pas cru qu'Allah euh, n'aura pas cru n'aura pas eu foi en la Seigneurie d'Allah, ta'ala. Il n'aura pas réellement eu foi qu'Allah est le seul Seigneur. Il n'aura pas réellement eu foi qu'Allah est le seul Seigneur. Donc sa foi, sa foi, sa foi qu'Allah est le seul Seigneur et sa foi en Allah, donc taraa, elle ne sera pas acceptée aussi longtemps que il adorera qu'Allah et Qu'il reconnaîtra la divinité qu'Allah Taala. Est-ce que c'est bien compris ce point? Est-ce que ce bien Afon? Est-ce que ce point est bien compris par le الأسود سالو شيخ، الأسود سالو شيخ دي، وقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براءء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، دهك Donc le shiir dit à la suite de ça FALIMANU BILLAHI Donc le dit Et la parole d'Allah ta'ala Vous avez certes un bel exemple à suivre en Ibrahim Mais ce qui était avec lui De vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah Retenez bien cette partie Et de ce que vous adorez en dehors d'Allah Nous sommes innocents de vous Et de ce que vous adorez en dehors d'Allah Retenez bien cette partie de ce que vous adorez en dehors d'Allah Nous vous désavouons Et entre vous, Pourquoi nous vous désavouons Parce que vous adorez autre qu'Allah. Et entre vous et nous, l'inimitié et la haine intense sont à jamais déclarés jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Le shir dit à la suite de ça, la foi en Allah seul, la foi en Allah seul, et donc Allah seul. est donc l'adoration d'Allah seul. Est-ce que vous avez compris ce point La foi en Allah seul, qu'est-ce que c'est C'est l'adoration d'Allah seul. Pourquoi Parce que c'est l'Ibrahim, le alayhi salam et ceux qui étaient avec lui dans certaines exégèses, c'est les, les, les, les prophètes et d'autres, ils ont dit c'est ses compagnons, ce, Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, pourquoi sont-ils des avoués des mouchélikins Pourquoi sont-ils des avoués des mouchélikins Parce que nous sommes innocents de vous, nous vous désavons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. C'est parce qu'ils adoraient autre, autre, autre qu'Allah. Est-ce qu'elle va s'arrêter quand ils vont devenir croyants jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc, quand est-ce qu'ils vont devenir, ils vont être croyants en Allah seul C'est lorsque ils ne vont adorer qu'Allah seul. Alors, que, quand est-ce qu'ils vont croire en Allah seul C'est lorsqu'ils vont adorer Allah seul. Et de là, nous pouvons en, en, comprendre que la foi en Allah seul est donc l'adoration d'Allah seul. La foi en Allah, la foi exclusive en Allah est donc l'adoration exclusive d'Allah. Je répète, la foi exclusive d'Allah Et donc l'adoration exclusive d'Allah Est-ce que c'est bien compris Est-ce que vous avez compris Comment on a pu conclure concl déduire ça Du verset Pui Naam Fui sahihihi دي عبد القيس Donc le cheikh rahimahoullah, le shir, a dit L'imam Muslim dans son sahih, page 35 édition Dar Ibn Rajab, a cité les variantes suivantes du récit du euh, du récit non, du, du récit de la délégation de Abdel Qais. C'était un groupe de gens qui sont venus voir le prophète sallalahou alayhi sallam, pour questionner au sujet de l'islam. Donc, il a cité donc le Sheikh a cité l'ensemble des riwayat avec les chaînes de transmission en arabe je vais citer la chaîne de transmission mais en français je vais me contenter simplement de l'essentiel donc il dit le premier al hadith al awwal wa riwayat al aula haddathana khalaf haddathana khalaf ibn hisham haddathana hamad ibn zaid an abi jamrata qala sami'tu ibn abbas ibn abbas wa haddathana hadi riwayat wa yahya ibn yahya wal lafdhu lahu عب عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي إن هذا الحي إن هذا الحي من ربيعه وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه وندعو إليه من وراءنا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الإيمان بالله ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء وأنهاكم عن الدباء عن الدباء والحنتم والنقير والمقير Zada Khalafun shahadati la illa wa qu'il a cité il dit donc selon Ibn Abbas il dit le la délégation d'Abdul Qais se rendit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa et dire ya Rasulallah, Allah messager d'Allah nous sommes de cette tribu de Rabi'a et les mécréants de Mudaru se sont interposés entre entre nous et entre nous entre nous et toi, entre nous et non, se sont interposés entre nous nous ne sommes donc disposés à venir auprès de toi que pendant les mois sacrés comment ordonne-nous donc une chose que nous pratiquerons et à laquelle nous inviterons ceux que nous rencontrerons et qui ne sont pas venus il dit le prophète sallallahu alayhi wa je vous ordonne quatre choses et vous interdit et vous en interdis quatre la première des choses qu'il a ordonnées la foi en Allah puis c'est toujours le raouil qui rapporte le hadith qui dit puis il leur expliqua son sens et dit le témoignage qu'il n'y a de véritable divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa que Mohammed est son messager Mohammed est le message d'Allah l'accomplissement de la salat ça c'est le deuxième la quissa de la zakat et que vous et que vous donniez un cinquième de votre butin et je vous interdis quatre choses puis la cité al hantam qu'est-ce que c'était c'était quatre choses En résumé, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, car il y a al-ilm, ils ont traité de la question. En résumé, Abu Ubaid, qu'est-ce qu'il dit, Abu Ubaid ibn al musk -muskiran. Donc, Il a interdit ces quatre choses-là, qui sont en fait des, des, des, des, des choses dans lesquelles les, les, les gens de l'Al-Jahiliya mettaient, euh, mettaient euh, du, euh, du raisin Jusqu'à ce qu'ils fermente et ils deviennent enivrant. Il mettait du raisin jusqu'à ce qu'ils fermentent et ils deviennent, euh, deviennent enivrant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les a interdits à cause de ça. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a facilité l'interdiction et il a dit il a ordonné de s'éloigner de tout ce qui peut enivrer. Donc euh, à la suite de ça, l'essentiel était de ne pas boire un produit qui pouvait Qui, qui, qui était en Donc ici le prof... donc l'un des de ceux, de ceux qui étaient dans la chaîne de transmission juste a dit ajoute dans sa variante le témoignage qu'il n'y a de véritable divinité digne d'adoration qu'Allah et le prophète, le... après que le prophète صلى alayhi wa sallam ait dit je vous ordonne la foi en Allah puis il leur a dit la foi en Allah est le témoignage que lui est digne d'adoration d'ordre d'Allah et que Mohammed sallalahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah Et dommage que je n'ai pas les, que je n'ai pas qu'il n'y a pas de une manière de vous transmettre ça visuellement pour vous montrer comment les Arabes y comptaient. Vous voyez le petit doigt. Je vais vous montrer ça c'est ici on, le hadith se termine là. Je vais juste vous montrer comment les Arabes comptaient le 1 2 3 et 4. Hein C'est bon vous êtes à, levez votre main. Le petit, levez le, votre main et laissez les doigts en l'air. Laissez les doigts en l'air. À la suite de ça, baissez le petit doigt. Baissez-le vers la paume de votre main. Et laissez les quatre doigts levés. C'est bon Est-ce que vous l'avez tous fait Non, ce n'était pas lever la main sur truc que j'avais demandé. D'accord. Vous avez levé la main, vous avez, vous avez mis le petit doigt dans la paume de la main. C'est comme ça que les Arabes faisaient 1. C'est comme ça que les Arabes comptaient le 1. Le 2, comment fait-on vous, vous laissez le petit doigt sur, le, sur la paume de la main et vous baissez le deuxième. Le deuxième, vous le mettez juste à côté du premier. Ça, c'est 2. C'est bon Vous l'avez tous fait C'est bon Le 3, maintenant. Vous baissez le, le doigt du milieu. est à côté. Je... Excusez-moi, mais bon, je connais pas le nom des doigts. Hein. Désolé. Sinon, je vous aurais dit. Je me souviens plus exactement. C'est le majeur, je pense qu'on appelle ça. ou. Je pense que c'est le majeur. Voilà. Le majeur, vous le mettez juste à côté. Vous avez les deux doigts. Vous avez le pouce et l'index qui sont levés. C'est comme ça qu'il faisait 3. Le 4, comment vous faites Le 4, comment fait-on le 4 Vous levez le petit doigt maintenant. Vous avez les trois doigts qui sont sur la paume de la main et l'index et le majeur qui sont levés. Maintenant, levez le petit doigt. Levez le petit doigt. Ça, c'est 4 chez les Arabes. Maintenant, le 5, levez le doigt juste à côté. Levez le doigt qui est juste à côté du petit doigt. Levez le doigt qui est juste à côté du petit doigt. Vous Ça, c'est 5. 6, comment fait on 6 Maintenant, Vous levez le majeur et le doigt que juste avant, sur la, sur la gauche du majeur, vous le baissez. Ça c'est 6. Ça c'est 6. Maintenant vous allez faire 7. 7 maintenant, vous levez tous les doigts. Pardon. pour le 7 j'ai oublié, je suis désolé. Je me sou je me suis... je je m'en souviens plus, désolé. Quoi qu'il en soit, on a vu jusqu'à 6. tch'Allah j'espère qu'on verra la prochaine fois le, la suite. C'est comme ça que les Arabes ils comptaient Donc lorsque le lorsqu'il est dit dans le hadith que le prophète c'est-à-dire la a fait un, un, avec ça avec sa main. C'est comme ça qu'il faisait, c'est avec le petit doigt et vous laissez le reste lever. D'accord Donc, Inch'Allah, on va continuer. au barakallah. Mais essayez de vous... Culture générale, Inch'Allah. Donc, l'autre variante que l'imam muslim, Rachimaoudla a citée, je vais la citer, je vais passer la chaîne de transmission, je vais en venir à l'essentiel. Donc dans l'autre version Malik al Sa'd ibn Ubaida an nabi sallallahu ala 50. Donc Ibn Abbas donc une femme est venue voir le... Ibn Abbas anta, l il inna wafda Abd donc Ibn Abbas lui raconte le récit lui dit l'expédition expedition د à ils sont voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le message d'Allah qui, qui... dire qui sont qui est cette expédition qui est cette délégation ce peuple قالوا Il ils ont dit nous nous faisons partie de Rabia de la tribu de Rabia قال مرحبا bien vous êtes la bienvenue aw bil wafdi ou cette que cette, cette délégation est la bienvenue wala vous ne serez pas perdant, ni euh, vous, vous aurez de regret donc à ce moment-là ils ont dit au message d'Allah la nastati'u, ya Rasulullah, inna min ba'idatin. Donc, on vient d'un dans, dans endroit qui est, qui est lointain et le voyage est difficile. Wa inna beynana mudar. Entre toi et nous, il y a ce, ce, ce, ce cette tribu, c'est-à-dire la tribu de Wa inna la nastati'u en illa fi shahri haram Et nous ne pouvons venir te voir que pendant les mois sacrés. Famurna bi amrin, fasslin, ordonne-nous une chose. Euh, euh, c'est-à-dire ordonne-nous dont, dont nous informerons les gens restés derrière nous et par lequel nous rentrerons au paradis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, alayhi wa sallam, leur a leur ordonné quatre choses et leur a interdit quatre choses il leur a ordonné la foi en Allah seul il leur commanda et leur ordonna la foi en Allah seul puis il dit non. il leur a dit est-ce que vous savez qu'est-ce que savez-vous qu'est-ce que la foi en Allah seul il dit il Allah, ils sont messagers savent mieux Il dit le témoignage que nul n'est digne d'adoration en dehors d'Allah et qu'il n'y a de véritable divinité digne d'adoration. Et l'accomplissement de la prière est donné la zakat. Et le jeune de Ramavan, et que vous donniez un cinquième de votre butin et il leur a interdit donc on a déjà parlé de ces choses là et pour quelles raisons elles ont été interdites la troisième version donc dans la première version on voit que la foi, la foi en Allah, qu'est-ce que c'est la première chose que le prophète wa sallam, leur a ordonné, qu'est-ce qu que c'est c'est la foi en Allah puis il a expliqué qu'est-ce qu'était que la foi en Allah et l'Iman Billah, il a dit le témoignage qu'il y a la témoignage de la ila illallah et qu'en Mohamed le message d'Allah, puis il a cité l'accomplissement de la salade, de la zakat et d'autres Dans la deuxième, il leur a dit, « Je vous ordonne, Iman billahi wa'ada. » La foi en Allah seul. Puis il a dit, « Savez-vous qu'est-ce que la foi en Allah seul ?» Il dira Allah et son messager savent mieux. Il leur a dit, « Le témoignage, qu'on y de et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le message d'Allah. » Donc il a défini la foi, l'iman, comme étant des par... une reconnaissance extérieure, une pratique extérieure. Donc l'iman et l'islam, il n'y a pas de différence. Ça, c'est la position de l'imam muslim. Et l'imam al-Bukhari, et c'est pour ça que l'imam muslim a cité tous ces textes-là. Juste une précision que Chir Abdel-Majid a cité, c'est que la foi en Allah seul est différente des quatre autres qui ont été cités. à savoir, l'accomplissement de la salat, l'acquittement la de la zakat, euh, non, non, l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, et de donner un cinquième du butin. Donc, elle est différente des trois autres choses. D'accord Pourquoi Parce que la, la foi en Allah seule, c'est la base. C'est la base et le fondement de ces quatre choses et le pilier de ces quatre choses sans et sans ces euh, non, Et sans elle, ces quatre choses, les choses qui ont été mentionnées par après, ne sauraient être valides et ne pourraient être acceptées. Donc, on présente leur pilier et fondement sans elle, euh, sans, sans quoi ces quatre, les, les, ces, ces points-là qui ont été cités par après, ne pourraient être acceptés, ne pourraient être valides ou à, à, à acceptés par Allah Ta'ala donc la troisième version que l'imam muslim Rahimahullah a cité il dit donc en Nabi Sa'id al-Khudri en hadithi qu'il y a un homme d'un abd-il-qaïs qu'il y a un homme d'un abd-il-qaïs qu'il y a un homme d'un abd-il-qaïs un homme d'un abd-il-qaïs qu'il y a un homme donc selon Sa'id al-Khudri radiyallahu an Sula Abu Sa'id al Khudri r.a. Donc, il dit qu'il y a des gens de, de, de Abdel Qais, d'une de, de, tribu Abdul Qais, qui sont venus voir le Prophète, sallallahu wa sallam, et se sont présentés devant le Prophète, sallallahu Et ils lui ont dit, ya ils ont dit au Prophète d'Allah, inna hayyun min rabia, nous sommes une tribu de rabia, entre et nous, il y a les mécréants de et nous ne pouvons nous pouvons nous rendre vers toi et venir vers toi que pendant euh, les mois sacrés ordonne-nous donc une chose que nous ordonnerons à ceux qui sont derrière nous et par laquelle nous entrerons au paradis si jamais nous la pratiquons donc ordonne-nous une chose, si on la met en pratique nous allons entrer au paradis Așteptă la Resul de Allah s.a.w. Allah Je vous ordonne 4 choses et je vous interdis 4 choses. Sărbăl, puis il a dit Allah et ne lui donnez aucun associé et ne lui associez rien Acumplicei la salate Et donné la zakat Sume ramadan Et junei le mois de ramadan Wa u'otou Wa u'otou Wa a'otou Al khumus des butins Wa anhaa an arba'in Et je vous ordine Je vous interdis quatre choses Ani al-dubai Wa al-hamtami Et ici, abdel Wa juste après en commentaire, il dit « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé » est différent des quatre autres points qui ont été mentionnés. Wa huwa la wa la illa bihi. Car l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk c'est le pilier et le fondement de ces des quatre autres points qui ont été cités à savoir l'accomplissement de la salat donner la zakat, jeûner le mois d'armadhan et donner un cinquième du butin. Et sans ce pilier fondamental à savoir adorer Allah et abandonner le shirk, ni la salat, ni la zakat, ni le jeûne, ni le, le, le un cinquième du butin qui, qui est donné pour la cause d'Allah ne pourrait être accepté. Donc on voit, on voit à travers ces trois hadiths-là, qui sont un seul et même hadith et une seule et même version. Qui version que le, tant, tantôt, la foi al-iman billah wahda, la foi en Allah seul, a été définie par quoi Par le témoignage de que donc le prophète wa sallam leur a ordonné quatre choses. La première de ces choses, une fois dans un hadith, c'était la foi en Allah seul, puis le prophète wa sallam leur a dit "Est-ce que je puis il leur a expliqué leur expliquer qu'est-ce qui était que la foi en Allah seul Il leur a dit Que vous adoriez, c'est le témoignage que nul n'est dit qu'il n'y a de véritable divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais le message d'Allah. Dans le deuxième, dans la deuxième, dans la deuxième variante et dans la deuxième élieuya, il leur a dit je vous ordonne la foi en Allah seul. Puis il leur a dit est-ce que vous savez qu'est-ce que la foi en Allah seul? Ils ont dit Allah et son messager savent mieux. Et il leur a dit la foi en Allah seul est que le témoignage que vous témoignez que le seul, la seule divinité digne d'adoration est Allah et que Muhammad sont le seul Message d'Allah. Dans la troisième variante, c'est toujours le même hadith, donc c'est le même c'est la signification qui est exposée. Le Prophète leur, leur a ordonné quatre choses. À la première chose qu'il aura ordonné, qui est qui a été ordonnée dans les deux autres variantes, à savoir la foi en Allah seul, a été définie par « Ouboudu Allah wa Adorer Allah et ne lui donner aucun associé, ne lui associer rien. De là, on comprend Ayatollah Khomeini que la foi en Allah seul, c'est d'adorer Allah seul. Le témoignage que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, le témoignage de la que illallah avec Muhammad sallallahu wa le message d'Allah, signifie n'adorer qu'Allah seul. Le témoignage, que, le, que, le témoignage de la ila signifie adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Donc celui qui dit la ilaïlallah, illallah, Mohamed al sallallahu alayhi wa sallam, mais qui adore autre qu'Allah ou qui, qui adore autre qu'Allah et qui associe à, Allah, à autre qu'Allah, n'a pas cru, n'a pas témoigné en réalité du témoignage de foi. Il a dit des mots sans réellement concrétiser le sens de ces mots-là. Celui qui dit qu'il croit en Allah, mais qui adore autre qu'Allah ou qui, et qui associe autre qu'Allah n'a pas en réalité cru en Allah. Et ça, on le comprend comment À travers toutes ces variantes-là à travers toutes ces variantes donc de là on voit l'importance justement de réunir entre les, entre les différentes variantes entre les différentes riwayades d'un même hadith et vous allez voir que l'imam muslim juste après continue juste après al donc juste avant ça l'imam muslim a cité des hadiths pour définir qu'est-ce qu que l'islam faqaala rahimahullah ta'ala Donc il a cité, il va citer ici deux trois hadith. On va les citer inchallah ta'ala. Le premier Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani Hadathana Bukhari yani Sulayman ibn Ayyān al-Ahmar an Abi Malik al-Ashja'i an Abi Malik al-Ashja'i an Sa'd ibn Ubaydah an Ibn Umar an Nabi sallallahu qala bunya al-Islam ala khamsatin ala an wa iqam as salati wa itaa' az-zakati wa Ramadan Hajj wa Ramadan qala la siyam wal hajj sallallahu Donc juste avant donc on a vu Bilal Muslim a cité un ensemble de hadiths afin de définir la réalité de l'islam et il dit Donc la chaîne de transmission va passer selon Ibn Omar le prophète donc selon Abu Malik al Radi selon Saad ibn Ubaida, selon Ibn Omar il dit l'islam fut construit sur cinq, sur 5 c'est-à-dire sur cinq piliers. Premier, le premier, écoutez bien, à sur le fait qu'Allah soit unifié, sur le fait qu'Allah soit unifié. Puis il dit l'accomplissement de la salate l'acquittement de la, sa de la zakat, le jeûne de Ramadan et le Hajj. Un homme dit alors le Hajj et le jeûne de Ramadan, c'est-à-dire le Hajj d'abord et le jeûne de Ramadan. Ibn Omar lui dit non. Le jeûne de Ramadan et le hajj, c'est ainsi que je l'ai entendu, que je l'ai entendu du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième riwaye que l'imam muslim cite, il dit imam muslim, « Wa yaquulu l'imam muslim, Haddathana Sahlu ibn Uthman al-Askariyu, Haddathana Yahya ibn Zakariya, Haddathana Yahya ibn Zakariya, حدثنا سعد بن ibn قال حدثني سعد بن عبيدة muslim, Donc, ibn Ubaidah al-Sulami, ad al-Ibn Umar, ad al-Nabi, ar-I nabi sal-a-llahu alayhi wa salam, a spOOOOM, presie la as r islam l a l a l a l la a l a l a l Selon ibn Omar Radhiyallahu an, l'islam fut construit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Nam, euh, le Ibn Omar dit, قال, Donc euh, Ibn Omar dit le le, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam fut construit sur cinq, c'est-à-dire sur cinq piliers. Le premier, qu'Allah seul soit adoré, priant d'or de lui. Qu'Allah seul soit adoré qu'Allah seul soit adoré et que tout ce qui est en dehors de lui c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors de lui soit désavoué qu'Allah seul soit adoré et que tout ce qui est en dehors de lui soit désavoué puis la cité, l'accomplissement de la salat, donner la zakat le hadj de la maison sacrée de la, de, de la demeure sacrée et le jeûne de Ramadan la troisième variante la troisième riwaye que ma Muslim cite wa fi حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عاصم وهو بن محمد ابن, زي ابن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس إن شو كونت 5 شهادات واللا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة و... Donc le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam fut construit sur cinq, c'est-à-dire cinq piliers le premier donc, le témoignage qu'il n'y a pas de véritable divinité digne d'adoration au d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur est messager Deuxièmement, après, donc par après l'islam, l'accomplissement de la, la salat donner la zakat, le hajj de la maison sacrée et de la demeure sacrée et le jeûne de Ramadan. Tayyib Donc on voit Yuhalekhoa ici, après on va laisser le commentaire au shir, simplement pour comprendre, selon ces trois versions, une fois l'islam a été défini par unifier Allah seul. Allah. Deuxièmement, il a été défini par adorer, qu'Allah seul soit adoré, et que tout ce qui est en dehors de lui, adoré en dehors de lui, soit désavoué. C'est-à-dire, se ce désavouer, s'innocenter de l'adoration de tout autre en dehors d'Allah. Dans, dans la troisième... L'islam fut défini par le témoignage que nul n'est digne d'adoration et qu'il n'y a de véritable divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et est messager. C'est que nul n'aura témoigné que le, le sens du tawhid lorsqu'on dit ici le prophète sallallahu alayhi wa hadallah qu'Allah soit unifié, c'est-à-dire il a ordonné le tawhid. Qu'est-ce que le tawhid C'est qu'Allah soit adoré et de se désavouer de l'adoration de tout autre dehors d'Allah. Le tawhid, c'est d'adorer Allah et de se désavouer de l'adoration de tout autre qu'Allah. Et le tawhid, c'est le témoignage, justement, comme dans la troisième variante, le témoignage qu'il n'y a de véritable divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sous-serviteur et messager. Donc, le témoignage de la ilaha illallah signifie Unifie, signifie le tawhid. Et le tawhid signifie adorer Allah et désavouer tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc celui qui adore autre qu'Allah et qui ne désavoue pas l'adoration d'autre qu'Allah n'aura pas unifié Allah et n'aura pas réalisé le tawhid et ne sera donc pas un mohid parce que pour être un mohid il faut réaliser le tawhid et la base du tawhid et de même n'aura pas témoigné que nul n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. Pourquoi Parce que le, le, la reconnaissance de la, de la reconnaissance connaissance que Allah signifie, comme on le voit à travers les différentes variantes, qu'Allah seul soit adoré et que tout ce qui est de lui soit désavoué. Et il signifie de même. Et c'est ça le tawhid pour lequel Allah a envoyé tous les prophètes et tous les messagers. C'est ça, ça le tawhid pour lequel Allah a révélé, a révélé les livres et a révélé les livres et il a envoyé les messagers. Puis le shiikh Abdul Majid al-Shadouli hafidhaullah الله ورعاه, dit والإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر هذه الحديث مجتمعة ليبين فساد مذهب المرجعة والجهمية في الإيمان وليقرر أن الإيمان هو الإسلام كما قرر البخاري وأن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان في حديث عبد القيس بما عرف به الإسلام في حديث جبريل ففي عليه السلام وفي حديث وفي حديث بني الإسلام على خمس وقد جاء تعريف الإيمان في حديث عبد القوي إس مرة ببلى رسول الله ومرة بأعبد الله ولا تشرك به شيئا وكذلك جاء في حديث الجبرين وحديث بني, بني الإسلام على خمس تعريف الإسلام بشهادة لا إله ألا, إله إلا الله وبشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وبلا تشرك بالله شيئا Donc je vais d'abord lire ça, puis on va continuer, Inch'Allah. Donc euh, l'objectif de l'imam musulman par cet ensemble de hadith est qu'il... L'objectif de de hadith et la raison pour laquelle il les a cités tous ensemble est d'exposer la fausseté de la voix des murji'a et des Jamie sur les questions liées, c'est-à-dire sur les sujets liés à la réalité de l'imam de la foi. Premièrement, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, d'établir que l'iman n'est autre que l'islam. Que l'iman et l'islam, l'iman, la foi et l'islam sont des synonymes. D'établir que l'iman n'est autre que l'islam. Et que l'islam désigne donc l'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associer. wa <t> shirk <'es> wahda <t> la <'es> l'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associer. Car le Message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a défini l'imam dans le hadith de Abdel qais qu'on a vu auparavant, exactement comme il a défini l'Islam dans le hadith de Jibril, alayhi wa sallam. Il a défini l'Iman dans le hadith de Abdel qais qu'on a vu auparavant, exactement comme il a défini l'Islam dans le hadith de Jibril, alayhi wa sallam, rapporté par l'imam muslim, euh, selon Omar bin Khattab, radiyallahu an, donc, donc dans le hadith, il dit pendant Pendant que nous étions assis auprès du un homme is est venu vers nous et s'est présenté devant nous, c'est homme très très et de voyage, et nul d'entre nous ne le connaissait. Hatta nabi sallallahu qui s'assoit devant le prophète sallallahu Fasna ila Il s'est mis alors ses genoux devant les genoux du prophète sallallahu Il a mis ses, ses, ses mains sur ses, sur, ses, sur, ses, sur ses cuisses. Et ça, c'est entre parenthèses, c'est la position, c'est la meilleure position lorsque vous êtes assis dans une assemblée de sciences et devant un chaire, c'est de, de, vous, de vous asseoir de cette manière-là. Comme lorsque vous asseyez, vous asseyez lorsque vous faites le out et de mettre les mains sur les cuisses. Ça, c'est la meilleure des positions. Puis, si vous pouvez pas, au moins, vous vous mettez... Euh, euh, C'est-à-dire, vous vous pliez les jambes. Je sais pas comment décrire. Enfin, le plus important, c'est de pas mettre les pieds en direction du cher en direction de la personne qui vous enseigne. Ça, c'est un manque de respect. Donc, Jibril, alayhi salam, s'est assis de cette manière-là devant le prophète, sallallahu alayhi salam, Muhammad, il a dit au mohammed « Akhbirne-nous, al moi au sujet de al islam wa tashhadu la ilaha illa Allah est que tu a d'adoration d'autre qu'Allah qu'il n'y a de véritable divinité d'adoration d'autre qu'Allah et que Muhammad sallalahu alayhi wa salam est le messager d'Allah wa tuqima salat que tu accomplis la salat et que tu donnes la zakat et Ramadan que tu le Ramadan wa al sabila et que tu accomplis le pèlerinage si tu en as les capacités pour celui qui en a les capacités donc dans hadith de Jibril Donc dans Hadith d'Abd qu'on a vu auparavant où le prophète sallalahu alayhi wa sallam où le prophète sallalahu alayhi wa sallam a défini l'islam, il a défini comment Il a défini l'a défini comment Une fois il a dit est-ce que vous je vous ordonne quatre choses. Je vous ordonne la première des choses, al-iman billah. Puis il leur a, il leur a expliqué qu'est-ce qu'était l'Iman que billah Il a dit le témoignage que nul n'est digne d'adoration hors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le message d'Allah. Dans l'autre version, il leur a dit je vous ordonne al-iman billah. Puis il leur a dit ce que vous savez qu ce que le billah lui ont dit Allah, ils sont messagers, ils savent mieux. Le règne d'Allah seul et l'adoration euh, d'Allah. Et l'adoration d'Allah. Et, et l'Iman Billah. Et l'adoration d'Allah. Et le témoignage que de, de là, il a connu qu'il n'y a de véritable divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le message d'Allah. Puis dans la troisième version, on leur a dit, je vous ordonne l'Iman, quatre choses. Puis il leur a ordonné, il leur a dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Donc, l'imam, il a décrit comment Il a décrit l'Iman exact dans le hadith Abdel Qais ici, exactement comme il a défini, il a décrit l'Islam dans le hadith de Djibril. Ce qui prouve donc que l'Islam et l'Iman, c'est une seule et même entité. C'est une seule et même chose. Et qu'il n'y a aucune différence entre l'Islam et l'Iman. Donc, l'imam donc Muslim Allah, son objectif, lorsqu'il a cité tous ces hadiths, et qu'il les a cités tous ensemble, est premièrement d'exposer la fausseté de la voix des Mourjiahs et des Jahmiahs sur les questions à la réalité de l'iman autre que l'islam comme l'a établi l'imam al-Bukhari et que l'islam désigne quoi l'adoration d'Allah seul sans lui donner d'associer car le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a défini l'iman dans le hadith de Abdel Qais donc vous, vous, vous savez à quel, à quel hadith fait allusion exactement comme il a défini l'islam dans le hadith de Jibril alayhi salam. et dans les hadiths l'islam fut construit sur cinq piliers Donc dans les hadiths, l'islam fut construit sur cinq piliers. On voit que certaines fois, ce qui a été utilisé, certaines fois, la, le premier pilier qui est le témoignage que nul n'est digne d'adoration et qu'il n'y a de véritable divinité digne d'adoration qu'Allah, a été décrit par « ala Allah. La première, l'islam fut construit sur cinq choses. Qu'Allah qu soit unifié. Dans la deuxième variante, l'islam fut construit sur cinq choses. Qu'Allah seul soit adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui soit désavoué. C'est-à-dire de, de se désavouer de l'adoration, tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et dans la troisième variante, l'islam se construit sur cinq piliers. La première, en dehors d'Allah, et qu'il n'y a de véritables divinités digne d'adoration qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est sous-serviteur et messager. Puis les autres piliers ont été cités. Donc on voit que le prophète, wa sallam, a défini l'imam dans le hadith de Abdel Qais, exactement comme il a défini l'islam dans le hadith de Jibril, alayhi salam, et dans les hadiths que nous avons vus auparavant, l'islam fut construit sur cinq piliers. Quant à la définition de l'imam, dans le hadith de Abdel Qais, tantôt, donc certaines fois, elle fut le témoignage de la ila illallah et, et que Muhammad sallallahu alayhi wasallam est le message d'Allah. D'autres fois, elle fut définie comme étant, dans d'autres variantes, donc comme on a vu, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Ce que nous pouvons observer dans le hadith de Jibril, alayhi salam, et les hadiths concernant les piliers de l'islam, Islam, donc l'islam fut construit sur cinq piliers et que l'islam fut défini tant, tantôt donc certaines fois par le témoignage de l'Ilah et d'autres fois par le témoignage de l'Ilah et Muhammad et le message d'Allah, sallallahu wa sallam, et par d'autres fois encore la tashirik bilAllah, shay'an ou encore que tu adores Allah, yani 'ubudul Allah wa la tashirik que tu adores Allah et que tu ne lui associes rien. D'autres fois encore, et qu'Allah soit unifié à la ou encore ayyou abadallah et qu'Allah soit adoré, que tu, ne, tu, tu désavoues tout ce qui est adoré en dehors de lui, et l'ensemble de ces expressions, toutes ces expressions-là, indiquent une seule et même signification, qui est l'unicité dans l'adoration. Tawheed ul-ibada. Tawhidul. ibada Dès lors que cette réalité sera clairement établie pour toi, très cher enfant, Parce que le shir, dans ce livre, il emploie la même forme d'expression de, que Luqman, alayhis salam, avait envers son enfant. Il a dit, « Abu bonayya, la tu billah, inna shirka la au très cher enfant, n'associe rien à Allah. » Car l'association est une énorme injustice. Et ici, le shir, le shir, Son... Et à travers ces différentes variantes qu'on a vues, ces différentes téléwyats, et les versets qu'on a vu, il nous apparaît clairement, qu'est-ce que tu as de L'unicité dans l'adoration, la... dans on sait réellement qu'est-ce que c'est maintenant. Donc le chir dit, dès lors que cette réalité sera clairement établie pour toi, très cher enfant, et que l'iman, cette réalité qui est que l'iman est composée d'un Ibrahma, d'une reconnaissance, et d'une reconnaissance, d'une reconnaissance, c'est-à-dire par d'une reconnaissance par la langue et d'une connaissance intérieure et d'une soumission intérieure accompagnée de l'abandon du shirk dans l'adoration. Donc dès lors que tu sauras ça, que l'iman est composé de paroles et de, de convictions intérieures, c'est-à-dire que tu saches la vérité, tu acceptes, tu, tu, tu saches la vérité, que tu acceptes la vérité, que tu te soumettes à la vérité et que tu te soumettes au fait que le seul qui tu te soumets à Allah seul, Taala, et que tu abandonnes le shirk dès lors que tu auras que tu auras cerné ce point-là, cette réalité. Non, dites très cher enfant cette réalité est l'explication à la lettre. Donc, cette réalité qui est que la foi est composée d'un cadre, d'une reconnaissance et une connaissance intérieure, et, qui est accompagnée de l'abandon du shirk dans l'adoration. qui cette réalité est l'explication à la lettre de la parole d'Allah Taala. Donc, les qui ont cru et n'ont pas ceux qui ont cru ils n'ont pas entaché leur iman d'injustice et ce qu'il voulait dire par l'injustice ici c'est le shirk al-akbar comme l'a expliqué le prophète ceux-là auront la sécurité et seront bien guidés et dès lors et dès que la réalité de l'iman et dès lors que tu auras saisi que la réalité de l'iman, de la foi n'est autre que celle de l'islam c'est à dire tawhidul al el L'unicité dans l'adoration, l'unicité dans la seigneurie. C'est ça le l iman et l'Islam. Qu'est-ce que c'est? L'Islam, iman ou l'Islam, c'est l'unicité dans la seigneurie, dans la divinité, l'unicité dans l'adoration. Qui comporte et implique l'unicité dans la Seigneurie. Donc du fait que tu adores qu Allah, et que tu invoques qu Allah lorsque tu es en difficulté, et que tu ne reviennes que vers Allah pour trancher dans les litiges qu'il y a entre toi et les gens. Et que tu te soumettes à la législation d'Allah, zojel, dès lors que tu reconnaîtras ça. Dès lors que tu reconnaîtras ça, forcément tu as reconnu que le seul qui mérite d'être invoqué, c'est Allah Ta'ala. Forcément, tu auras reconnu que le seul qui mérite qu'on se soumette d'une manière absolue à lui, c'est Allah. Forcément, tu auras reconnu que le seul qui mérite qu'on accepte sa législation, c'est Allah Ta'ala. Donc, le tawhid dans l'adoration implique qu'il comporte forcément le tawhid dans la seigneurie. Et dès lors que tu auras su, très cher enfant, qu'elle iman, en son sens race, dans son sens spécifique, est l'une des deux composantes de cette réalité. En son sens spécifique, C'est le tawhid dans l'information, le savoir et la connaissance. Ce qu'on nomme tawhid al-rububiyya. Et que l'islam en son sens spécifique, qui est l'une des deux composantes de cette réalité. Donc, cette, de cette réalité, quelle est cette réalité dont il parle C'est Cette réalité dont il parle, c'est justement euh, tawhid al-ribada, un dans l'adoration, qui, al-mutadhammin wal-mustazim, qui comporte et implique Tawhid ou Roubabia. Donc dans cette réalité, nous avons deux choses. Nous avons Tawhid de Roubabia ou Tawhid al Roubabia. Le Tawhid dans la seigneurie, le Tawhid dans la divinité. Donc le Tawhid dans la seigneurie, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on appelle le Tawhid fil-Khabar ou al Maharifa ou al-'ilm, C'est le Tawhid dans la formation, le, la connaissance et le savoir. Et que l'islam, en son sens, et c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'Iman. Lorsque... Il est cité dans un même contexte avec l'islam, sans est l'une des deux composantes de cette réalité. Euh, dès lors que tu as compris ça et que la signification de l'islam dans ce cas-là, c'est le tawhid fil le tawhid dans la volonté, l'objectif et la recherche. Dès lors que tu as compris ce point-là et que par l'union seule de ces deux fondements, c'est-à-dire le tawhid dans l'oubli et le tawhid dans l'adoration, la ibada que seulement lorsque ces deux fondements-là seront présents, à savoir l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration, et par l'union seule de ces deux fondements, le musulman sera musulman. Et il aura réalisé l'islam, l'entrée dans la religion, la sauvegarde du couffre et, et, et, le, le, et le shirk, et l'éternité en enfer. Donc, nul ne peut entrer en islam, être sauve, sauvé dans l'au-delà, que par le, le, ces deux points-là qui sont... L'unicité dans la Seigneurie, l'unicité dans l'adoration. Celui qui unifie Allah dans la Seigneurie, en adorant en haut qu'Allah, et en voyant en haut qu'Allah ce que cela Allah mérite, c'est lui un musulman. Et celui qui adore Allah, en apparence, mais ne croit pas intérieurement, celui-ci en apparence, on juge que c'est un musulman si on n'a pas de preuve de sa mécréance, mais réellement, entre lui et Allah, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant, il est kafir, mais c'est ce qu'on appelle justement le munafiq. Et qu'enfin, et qu'afin de réaliser cette réalité, qui est justement le tawhid dans l'adoration qui implique et exige le tawhid dans la seigneurie, il faut absolument abandonner les, les deux grandes formes de shirk qui sont le shirk dans l'adoration et le shirk dans la croyance donc celui qui n'abandonne pas ces deux formes de shirk qui sont le shirk dans l'adoration le shirk dans